Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 14 dans l'explication du livre avec le chef du sheikh euh, Abdelaziz Ibn Boubaz. Et on est donc arrivé à la lecture des questions et réponses euh, qui sont à la fin du dernier cours. On n'avait pas eu le temps de les lire euh, la semaine passée. Donc on va commencer tout de suite avec quelques questions et réponses qui ont été euh, posées au sheikh. السؤال من استهزأ بشيء من شرائع الإسلام ثم تاب هل يلزمه أن ينطق بالشهادتين الجواب إذا تاب رجع, إلى رجع والحمد لله إذا تاب ورجع الحمد لله التوبة تجب ما قبلها إذا تاب يكفي بعض الفقهاء يجيز أن ينطق, أن ينطق الشهادة والشهادة ما أنكرها ولكن قال ليست ثم تاب تاب الله عليه قال الصوم ليس بواجب ثم تاب تاب الله عليه ويكفي donc uh, on a posé la question au cheikh uh, si quelqu'un se moque de quelque chose qui a un lien avec la charia de l'islam on sait que c'est quelque chose qui est donc, si quelqu se moque de quelque chose qui a rapport avec la religion, ou euh, de la charia en général, que ce soit quelque chose qui est dans le Coran ou dans la Sunna, puis que par la suite il se repeint, il revient à l'islam, demande pardon à Allah pour, sa, pour euh, son action. Euh, Est-ce qu'il doit reprononcer les deux témoignages Est-ce qu'il doit redire euh, « an la ilaha illallah » ou As « Ashadouan la Muhammad Rasulullah euh, » Sheikh Ibn Baz répond en disant que si il se repeint, Alors, il est revenu, alhamdulillah, Et qu'il euh, dit que la repentance, ça, ça élimine ou ça efface ce qu'il avait auparavant comme péché, comme euh, égarement ou comme erreur. Et, et que c'est suffisant pour lui de se repentir. Certains fouqahats ont permis que la personne prononce le shahada encore. Hein? Mais il n'a pas nié le shahada. Hein? Donc, il dit que... Donc, il doit... Si par exemple il avait dit auparavant que la prière n'est pas obligatoire, puis qu'il se repentit, donc euh, Allah accepte sa repentance. Ou bien s'il avait dit par exemple que le jeûne n'était pas obligatoire, donc il avait euh, quitté l'islam en niant l'obligation du, du jeûne, de la salat, puis que par la suite il s'est repenti, donc Allah accepte sa repentance et ça suffit. Donc qu'est-ce qu qui est suffit? C'est la repentance. Et juste pour un rappel en même temps que la repentance, est a des conditions et que parmi ces conditions-là, euh, la première, c'est d'avoir les remords et deuxièmement, c'est de cesser immédiatement de faire ce péché-là et d'avoir la ferme euh, la ferme intention et la ferme euh, comme, si, la, comme on dit euh, de ne pas, de pas euh, avoir le, le désir de, re, de revenir ou de retourner à ce péché-là encore une fois. Donc la ferme détermination de ne pas refaire ce péché-là au moment de la repentance. Donc ça c'est euh, les trois conditions les plus importantes. Et également si ça concerne un droit d'un être humain, d'une autre personne, dans ce cas-là il y a une condition supplémentaire. Euh, il faut que la personne euh, répare le mal qu'elle a commis. Il faut que la personne répare le mal qu'elle a commis, si ça concerne une autre personne, comme un, un être humain. Comme si quelqu'un, par exemple, il a volé les biens de quelqu'un d'autre, eh bien, pour que sa repentance soit valable, il doit remettre à cette personne ce qui a été volé, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple dans ces cas-là. Ou si c'est quelque chose qui a rapport avec euh, l'innovation, comme la personne, elle, a, elle, a, elle avait fait. Euh, des, des innovations ou des bid'a, et elle avait propagé ça et bien parmi les conditions de la repentance il faut que la personne répare le, le, la, le mal qu'elle avait fait c'est à dire qu'auparavant elle avait propagé des faussetés ou des égarements et bien elle doit corriger ça en appelant à la vérité et en réfutant qu'est-ce qu'elle avait propagé comme égarements auparavant donc ça c'est des exemples que l'amant a mentionné à propos de la repentance Wallahu a'lam. Une autre question qui a été posée au cheikh, euh, ya bint uridu an atazawajahha wal bint hadhihi sabaqan anna ukhti arda'atha wa Donc euh, la personne pose la question au euh, une, veut qu marier, cest cette fille. Et cette fille, euh, elle a déjà été allaitée par sa sœur. Donc, il ne il sait pas combien de fois sa sœur l'a allaitée. Est-ce que c'était une seule fois ou deux fois euh, Donc, euh, il, sa sœur l'a pris deux, une ou deux fois de, la, de par terre. Elle l'a pris dans ses bras et elle l'a allaitée deux fois, une ou deux fois, euh, jusqu'à ce qu'elle soit... Euh, jusqu'à ce qu'elle soit... Euh, Comme si le bébé elle a bu jusqu'à ce qu'elle ait bu suffisamment, puis que par la suite elle a lâché le sein. Donc le bébé a lâché le sein, donc ça veut dire qu'il avait plus soif. Donc c'est arrivé deux, une ou deux fois, mais ne c'est pas exactement combien de fois. Donc le Cheikh, il répond à cette question, il dit: ma ma ma ma وترك احسن من باب ترك الشكوهات والريب يريبك لا يريبك وهي ما تحرم بخمس ont posé la question au donc le sheikh, il a répondu à cette question en disant que si elle ne sait Euh, cinq fois, donc dans ce cas-là, ça ne rend pas euh, la personne euh, euh, interdite, c'est-à-dire la personne ne sera pas interdite pour toi si elle n'a pas bu, euh, bu jusqu'à cinq fois. Euh, mais il dit le cher que dans ce cas-là, c'est mieux de laisser tomber cette, euh, cette personne dans le but d'éviter les doutes, hein, dans le but d'éviter les, les doutes et les ambiguïtés, comme le prophète a dit dans un hadith c'est-à-dire qu'est-ce qui te fait douter laisse-le pour ce qui ne te fait pas douter donc si tu as des doutes dans quelque chose c'est mieux de le mettre de côté pour éviter les doutes et euh, donc si là, le, le, le bébé il avait, le bébé qui, qui, en, qui a deux ans ou moins hein, il faut que ce soit deux ans ou moins si le bébé a plus que deux ans dans ce cas-là ça ne compte pas ou bien si s'il euh, n'a pas vu plus que cinq, s'il n'a pas bu 5 euh, fois parce que là, ce n'est pas grave s'il a bu moins que cinq fois, ce n'est pas grave et s'il a bu après les deux ans ce n'est pas grave, ça ne va pas interdire la personne de pouvoir se marier avec elle euh, une autre question qui a été posée au Cheikh le sadi wa sadi. Donc, le cheikh euh, qu parce qu'on lui pose la question qu'est-ce que ça veut dire cinq allaitements? Et le chef, il répond, il dit le bébé, il prend le sein, puis il suce le sein et puis il avale le lait, puis il le laisse, puis il revient encore une fois. Donc, Que le bébé, il prend le sein, il boit, puis il laisse, puis il revient, ainsi de suite, cinq fois. Et euh, si ça dépasse cinq fois et que c'est avant ses deux ans, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que là, dans ce cas-là, cette personne-là, il y aura maintenant des... Euh, ce sera interdit pour elle de, de marier les enfants de cette personne, et ainsi de suite. Il y aura un lien de, de, de lait qui va se créer. Ya يا شيخ ما تدري خلاص ما ما عندها خبر الرضاعه ما personne elle sait pas donc le dit, dans ce connaît pas l'information c'est ce pas interdit ايه uh, in autre question idha lam ya'ti bi shurut la ilaha illallah al-sab'a al-jawab idha Donc كان يعرف معناها la لا معبود que ne الله pas les, les, les sept conditions de la illaha illallah. Donc le sheikh repo, he is a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little si of a little bit of la, personne, elle, croit en la signification De, ces, de, de la ilaha illallah Elle croit à la signification de la ilaha illallah même si elle ne connaît pas les conditions. Euh, si elle connaît la, le, leur signification, que ça veut dire qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah, même si elle ne connaît pas les conditions. Il, il les a pas mémorisés par cœur, par exemple, comme par exemple le musulman parmi le, le commun des musulmans qui n'a pas appris par cœur, par exemple, qu'on n'est pas les, les conditions de la L'important c'est qu'il qu croit que Allah seul c'est lui qui mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui c'est faux. s'il a compris ça, alors yani euh, c'est c'est correct. Hein. الذي يفني بعد ينفي بعد الصفات أو يكفر يا شيخ الجواب هذا فيه تفصيل تقام عليه الحجة لأنه قد يجهل بعد الصفات يبين له إذا دل عليه القرآن والسنة يكفر مثل إذا جحد الرحمن أو الرحيم أو الحكيم أو أو الملك إذا كان عامي يبين له أنه جاء به القرآن وجاءت به السنة والتأويل هذا بخلاف تأويل مثل الأشائرة وغيرهم لا يكفرون لأن التأويل فيه شبهة بخلاف المعتزلة والجهمية فإنهم كفار لأنهم أنكروا الصفات بالكلية ها؟ يعني أنكروا الصفات بالكليه فكفروا il uh, répond à cette question c'est-à-dire est-ce que celui qui nie uh, certains attributs ou toutes les attributs est-ce qu'il est qu devient mécréant au cheikh Et le cheikh répond, il dit « ça, il y a des détails à cette, au sujet de cette question. » Il faut établir la preuve contre la personne en question. Euh, C'est possible que certaines personnes ignorent certaines attributs. Donc, il faut qu'on lui clarifie les choses. Et, si et il faut lui expliquer que ces choses-là sont établies dans le Coran et dans la Sunna. Si elle euh, nie quest ce qui est établi clairement dans le Coran et dans la Sunna après qu'on ait établi la preuve... Alors, dans ce cas-là, elle, elle, elle devient mécréante cette personne. Euh, comme par exemple celui qui nie euh, Al-Rahman, le nom d'Al-Rahman, l'attribut ou il y a Ar rahim ou Al-Hakim ou Al-Kudus ou Al-Malik. ça c'est des, des noms et des, des attributs qui sont mentionnés dans le Coran et qui sont clairs. Donc, si quelqu'un les nie, dans ce cas-là, euh, il y a ni. Une, une fois qu'on a établi la preuve contre cette personne-là. Eh bien, cette personne deviendra mécréante. Le cheikh dit que si c'est une personne qui fait partie du commun d'entre les musulmans, on lui explique les choses et on lui montre que ces choses-là sont dans le Coran et elles sont également rapportées dans la sunna. En ce qui concerne le ta'wil, par exemple, les hacha'ara, lorsqu'ils changent la signification de certains attributs, les Asha'ira ou les Maturidiyah qui font le ta'wil des attributs mais ceux-là on les déclare pas parce que dans le taouil qu'ils font il y a une Shubha pour eux il y a une Shubha c'est-à-dire il y a une ambiguïté pour eux contrairement aux Mu'tazila et aux Jahmiyah parce qu'eux euh, ils disent euh, eux, sont des, eux ils sont Koufars parce qu'ils nient totalement les attributs ils nient totalement les attributs Donc le cheikh il dit pour les Jahmiyyah par exemple, il ne croit même pas ni au nom ni aux attributs d'Allah. Donc ça c'est un résumé de réponse ici. Sinon il y a d'autres détails dans d'autres fatwas puis dans d'autres livres plus élaborés que ça. Une autre question qui a été posée aussi au cheikh Fi man Il dit الجواب يبين له المطوع معناه المطيع لله طوع نفسه لله بطاعته يعني عند العامي المطوع دون العالم فوق العامي فهي مرتبة بين العالم والعامي والمطوع عند أهل نجد يسمونه مطوع يعني طوعه الله وصار يتبع الحق والقرآن ومتحرر للخير ليس استهزاء عند هذا Donc le Sheikh dit pour celui à qui on dit «mutaww». Ça c'est un nom qu'on entend souvent, par exemple quand on va en Arabie Saoudite ou dans dans certains pays comme ça. Quand quelqu'un, par exemple, il porte la barre, il porte le kamis, euh, il, il respecte la sunnah, des choses comme ça, les, les gens euh, vont les appeler mutawir parfois. mutawir, il Est-ce que c'est Donc, il pose la question. Est-ce que c'est correct d'utiliser ce terme-là, de dire à quelqu'un mutawir ou bien ya amour, ou pécheur ou des choses comme ça Le chef il dit la réponse c'est qu'on doit, doit on doit clarifier à la personne al-muttaaweh ça signifie la personne qui est obéissante à Allah qui qui s'est qui, qui soumis à Allah qui a, qui s'est qui, euh, qui forcé à établir l'obéissance d'Allah en lui-même donc euh, Pour les, le commun des, des musulmans, lorsqu'ils disent ce mot-là, le c'est une personne qui est entre le savant et entre le, le musulman parmi le, le commun. Donc, il est entre les deux, entre le savant et le commun des musulmans. C'est un, un degré entre le, le alim et le ammi. Donc, le motawé, pour les gens du Najd, les gens de la région de, de la, en Arabie Saoudite, par exemple, le euh, motawé, c'est quelqu'un qui obéit à Allah, qui suit la, la loi d'Allah, qui obéit aux règles d'Allah, donc il suit la vérité, et il suit le Coran, et il cherche le bien. Donc, quand les gens l'appellent Moutawwe, ce n'est pas pour se moquer, ce n'est pas pour se moquer. Euh, pour le commun des musulmans, quand ils disent Moutawwe, c'est en fait un, un, un, un nom qu'on utilise qui est, en, qui est en, en réalité quelque chose de noble quand quelqu'un appelle quelqu'un un il y, a, il y a un sens de, de quelque chose de respect là-dedans. Donc, le motawar, pour, pour eux, c'est quelqu'un qui est au-dessus du musulman, d'entre les communs des musulmans, mais en-dessous du savoir. Donc, on, on, on a terminé de lire les questions et les réponses. On va maintenant lire ensemble le texte de Kachush C'est les, les, les derniers points de la shubha qu'on est en train de réfuter ou de clarifier dans euh, les shubhat qu'on a commencé à expliquer dans le livre et on était arrivé on avait dit euh, à la shubha numéro 9 et on a expliqué que pour cette shubha c'est-à-dire que lorsque les adorateurs des tombes disent que euh, les gens qui appellent au et qui sont sur la sunna Euh, et qui, qui, comme par exemple le shirk Mohammed ibn Abdul Wahhab et ceux qui, le, qui suivent les exemples de sa qui est la da'wah salafia eh bien ils les accusent d'être des, euh, des gens qui font le takfir des musulmans ils les accusent de faire le takfir des musulmans parce qu'on va déclarer quelqu'un qui commet le shirk et qui adore d'autres qu Allah, parmi les saints, les tombes les, les, et les hommes pieux qui sont enterrés dans leurs tombes Bon, on, va, on va dire de ceux qui font ça que ce sont des mouchriquines donc eux, ils utilisent ça comme exemple pour dire que nous on fait le takfir des musulmans donc euh, le cheikh il a répondu à cette shubha avec neuf exemples Neuf, neuf exemples on a déjà expliqué jusqu'à six exemples maintenant là, aujourd'hui, on va compléter l'exemple numéro 7, 8 et 9 qui répondent à la shubha en question donc le point numéro 7 يقال أيضاً, ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا وما ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أما سمعت, أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن, في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال الله فيهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح Mata هذه hadi hisshubha, wahi تكفرون المسلمين kaffiruna l-muslimina unasen jeshaduna illa illa illa illa illa illa illa illa illa illa illa illa illa illa illa illa illa illa illa Le point numéro 7, ou la réponse numéro 7 à cette choubha, euh, il dit que, premièrement, il dit on peut répondre aussi également à cette choubha en disant que qu'Allah a dit à propos de certaines personnes à l'époque, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَيَحْلِفُونَ, بِال... وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ C'est <coughs> dans Surat Tawbah, verset soixante soixante-quatorze soixante-quatorze. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont qu pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité ils ont dit la parole de, de la mécréance, et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Donc ça c'est euh, dans le verset soixante-quatorze dans Surat Tawbah. Donc euh, le shaykh il dit aussi, n'as-tu pas entendu que Allah subhanahu wa ta'ala les a déclarés mes pour avoir dit une parole alors qu'ils étaient à l'époque du prophète Mohammed sallam et qu'ils faisaient le jihad avec lui et qu'ils faisaient la salat et la zakat et le hajj hein, et qu'ils disaient la ilaha illallah muhammed rasulullah et à cause d'une parole qu'ils ont mentionnée, ils ont... Hein, mais cru après, leur, après avoir été musulman. Et également le verset 65 et 66 dans Surah euh, yani, et, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dit, est-ce dans de ces versets, le Coran et de son messager que vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après, après avoir eu la foi. Hein? Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Donc ça, c'est des versets qui montrent clairement que des gens peuvent rejeter la foi après avoir cru juste par une parole. Hein? Et euh, il dit, donc ceux là ils ont Allah a dit explicitement et clairement à leur sujet qu'ils étaient devenus des mécréants après avoir cru et malgré qu'ils étaient avec le messager d'Allah dans la bataille de Tabouk ils étaient en train de partir ils étaient en route vers Tabouk pour aller combattre avec le messager d'Allah et ils ont dit une parole hein, et quand ils ont dit cette parole là même ils ont dit on ne faisait que plaisanter c'est-à-dire on n'était pas sérieux Hein, on ne pensait, pensait pas vraiment cette parole on a dit ça seulement pour rire hein, pour jouer, pour nous amuser et malgré tout Allah SWT les a déclarés oufards à cause de ça et euh, le cheikh il dit fa ta ammal donc m'édite et observe maintenant cette, cette shubha qu'ils disent qu'on déclare des musulmans oufards alors qu'ils disent la ilaha illallah, et qu'ils font la salat et qu'ils font le jeûne puis ensuite hein, réfléchis sur, et médite sur la réponse qu'on a mentionnée, et tu trouveras que c'est une des choses les plus bénéfiques qui sont euh, mentionnées dans ces feuilles, dans les feuilles qu'on a de, de, de, de ce livre. Ensuite, le point numéro 8 et 9 dans euh, cette euh, réponse, les points numéro 8 et 9 à la réponse de cette choubha, euh, le Cheikh il dit « على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل když ještě před pár lety, když jsme byli v Egyptě, když jsme byli v Egyptě, když jsme byli v Egyptě, když jsme byli v Egyptě, když jsme byli v il a mentionné par exemple à propos de Bani Israël malgré que c'était des musulmans, des musulmans hein? Bani Israël à l'époque de Moussa A.S. c'était des musulmans et euh, ils avaient de la science et ils étaient des gens de bien hein? mais malgré tout ils ont dit à Moussa fais, fais nous une divinité semblable à leur divinité parce qu'ils ont vu ils sont passés près des gens qui adoraient un veau d'or et ils ont dit à Moussa Sallam. Fais-nous à nous aussi Fais-nous comme eux une divinité Comme eux ils en ont une Et euh, Il yani, y, a, y, a y a des gens Parmi les nouveaux convertis à l'époque du prophète Mohamed Qui venaient juste de rentrer dans l'islam Et ils sont passés Près d'un arbre Et ils ont dit au prophète euh, Désigne-nous Un arbre à nous aussi Comme celle que les Moucherikouns les ont pour qu'on puisse y accrocher nos arbres nous aussi. Et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wasallam lorsqu'il a entendu ça, il leur a dit, cette parole que vous venez de dire, c'est une parole semblable à celle de Bani Israël quand ils ont vu le veau d'or ou bien l'idole, ils ont dit fais nous une divinité, semblable à celle qu'ils ont, et bien en me demandant de, de vous désigner un arbre semblable à leurs arbres, aux arbres des mouchriquins sur lesquels ils accrochent leur, leur, euh, leurs épées, eh bien, c'est la même chose. C'est semblable. Dans le sens que les mouchriquins, à l'époque du prophète Muhammad, ils avaient un arbre en particulier, puis ils aimaient accrocher leurs épées sur cet arbre. Et ils croyaient que l'arbre rendait les épées plus fortes. Que, que cet arbre rendait les épées qu'ils accrochaient dessus plus fortes Et donc, euh, ça donnait comme un genre de force à l'épée ou une bénédiction. Et les Mushrikoun, eux, euh, c'est-à-dire, ils faisaient ça. Et les, il y a certains musulmans qui venaient juste de se convertir, et qui ne connaissaient peut-être pas encore tous les détails par rapport à ces questions-là. Et quand ils ont vu un arbre comme ça, ils ont dit, « Est-ce que tu peux nous en désigner un, nous aussi, qui est différent de leur arbre » C'est-à-dire, ce n'est pas le même arbre qu'eux, mais que nous aussi, on va pouvoir accrocher nos épées Sur, sur cet arbre-là pour que nos armes, euh, nos, nos épées aussi vont être plus fortes. Donc, ça veut dire qu'ils euh, n'avaient pas compris le Toshid encore comme il faut. Il y avait des choses qu'ils n'avaient pas encore saisies dans le Toshid. Et le prophète sans leur a répondu en disant, qu'est-ce que vous venez de me, de me demander maintenant, c'est semblable à qu'est-ce que les fils d'Israël ont demandé à Moussa à salam lorsqu'ils ont vu les mouchriquins en, en train de d'adorer une idole, ils ont dit fais nous une divinité comme semblable à celle que eux ils ont. Donc c'est la même chose qu'est-ce que vous venez de me demander. Et le cheikh il dit فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلوا ذا لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواع بعد نهيه لكفروا. وهذا uh, هو le cheikh explique que parmi mushrikin ils ont une shubha qui essaient d'utiliser quand on leur mentionne l'exemple en question l'exemple de bani israël quand ils ont demandé à salam de leur faire une divinité semblable à celle de ceux qui adoraient les idoles ou bien lorsque certains d'entre les nouveaux convertis à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam, ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi de leur de leur désigner un arbre pour accrocher leurs épées, euh, ils disent, mais ils n'ont pas mécru quand, quand ils ont demandé ça, ils n'ont pas mécru. Les, les, les fils d'Israël n'ont pas mécru en, en demandant ça à Moussa, à les salam, et également les sahabas qui ont demandé ça au prophète sallallahu alayhi wasallam, parmi les nouveaux convertis, parmi eux, ils n'ont pas mécru en demandant cet arbre, de leur désigner un arbre. Et le sheikh, il répond à ça en disant euh, que Bani Israël, ils ne l'ont pas fait. Hein? De même que ceux qui ont demandé ça au prophète sallam ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait, euh, ils n'ont pas adoré les, euh, cette idole, ils n'ont pas pris une idole pour l'adorer. Et les musulmans n'ont plus, à l'époque du prophète sallam ils n'ont pas pris un arbre pour accrocher leurs épées dessus. Ils ont seulement demandé à leur prophète de faire, de leur désigner cette chose, une chose semblable. Et une fois que Moussa a expliqué ça à son peuple et que le prophète Mahomet a expliqué ça aux Sa'haba que c'était interdit, que c'était une forme d'idolâtrie, ils ont cessé. Mais le chéri dit qu'il n'y a pas de doute que si les fils d'Israël l'avaient fait, ils seraient devenus forts. De même que si ceux qui ont demandé ça au prophète sallam, ceux qui ont demandé de, de, pour qu'on leur désigne un arbre pour accrocher leurs épées, si après que le prophète leur a interdit de le faire, ils avaient refusé de lui obéir et qu'ils l'avaient fait quand même, qu'ils auraient quand même choisi un arbre pour accrocher leurs épées dessus, eh bien, il n'y a pas de doute que s'ils avaient fait ça par la suite, après l'interdiction, qu'ils seraient devenus mécréants. Et le chef dit c'est ça le point, c'est ça le but, c'est ça qu'il faut comprendre. Le chef dit ensuite, voilà هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في balil من que لا as fait un noua en minashirq, la yadri أن ha. Tu fais du ta'allum ou tu harrows, tu qu'est-ce qu'on peut tirer de ces histoires -là, de ces exemples là Le cheikh il dit c'est que dans cette histoire on peut tirer et on peut comprendre que le musulman et même parfois certains savants que s'il tombe dans différentes catégories de chiites qu'il ne connaît pas, eh bien on peut comprendre de ça qu'il faut faire des efforts pour apprendre encore plus le tawhid pour être capable de se protéger du shirk et on, on peut comprendre en même temps aussi l'égarement et l'ignorance de la personne qui dit on a compris le tawhid, déjà ça suffit hein? parce qu'il y en a parmi les musulmans aujourd'hui qui vont dire des choses comme ça ils vont dire ah, le tawhid on n'a pas besoin d'entendre parler de, de ça on le, on le connaît et on le comprend déjà, donc ça suffit pas besoin de parler du tawhid encore et donc le shirk il dit ça c'est de l'ignorance Hein? et ça c'est en réalité une des plus grandes formes d'ignorance et des ruses du shaytan. Hein? Et comme le cheikh al-Fawzan il a expliqué ça dans plusieurs exemples dans, dans ses livres, il, il, il explique que ça c'est les, les russes du shaytan pour garder les musulmans ignorants du Tawhid et pour faire en sorte qu'ils tombent dans l'égarement ou dans le shaykh par leur ignorance. Et le cheikh il dit que même si par exemple à notre époque Hein? Cheikh Al-Fawzan il a expliqué ça il a dit que si par exemple à notre époque il y a des, y a des gens qui connaissent le tawhid qui comprennent le tawhid peut-être que ça c'est à notre, à notre époque ou à notre génération mais qui dit que dans quelques générations il n'y aura pas des musulmans qui vont naître ou des, jeunes qui vont, ou des gens qui vont venir qui, qui n'ont pas étudié le, le tawhid et à cause de ça ils vont tomber dans le shirk comme l'exemple du peuple de Nour alayhi salam hein? le Shaytan. Euh, il leur a fait euh, fabriquer les statues de Wad, Wasuwa, Woyahoth, Woyahouk et Nas. Les cinq personnes qui étaient des personnes pieuses à leur époque. Et eh Le shaitan leur a fait construire leur image, leur statue. Et les a mis sur la place où ils se réunissaient. Puis, quelques générations par, par la suite, lorsque les gens sont devenus ignorants, ou les gens ont oublié la science, eh bien, ils ont commencé à les adorer en dehors d'Allah. Donc il faut pas seulement penser à court terme, mais il faut aussi penser à long terme et voir que un certain temps, les gens peuvent perdre justement la connaissance qu'ils ont ou la compréhension qu'ils ont et commencer à pratiquer des choses qui sont chiites sans même savoir. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Et le cheikh il dit ensuite: وَاتُفِيدُ أَيْضًا أَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُجْتَهِدِ <třičení> <třičení> Donc, on peut également comprendre de cette histoire que le musulman qui est Mujtahid qui, qui, qui a atteint un degré élevé de science et de compréhension dans la religion et qui possède les éléments musulmans euh, Être, pour être capable de, de faire l'ishtihad et des choses comme ça il connaît, la, il connaît des différentes, différentes sciences islamiques et qu'il dit une parole de kuf alors qu'il ne sait pas puis qu'on lui, euh, lui fait savoir par la suite qu'il avait dit quelque chose de kuf ou quelque chose comme ça et qu'il qu se repent sur le champ hein, et bien dans ce cas là il ne, il ne devient pas mécréant. de la même manière que Bani Esraïl Lorsqu'ils ont dit cette parole, hein, ils ont dit à Moussa alayhi salam, désignez une idole la même façon que eux, ils ont une idole semblable à celle que cela possède et sur le champ ils se sont repentis La même chose pour les euh, Sahaba lorsque le Prophète -il, il leur a dit Allahu Akbar inna hein? Donc, il a dit vous avez dit la même chose que qu'est-ce que Bani Israël il avait dit et automatiquement donc ils ont cessé. De, de, de demander ça et ils se sont repentis sur le champ et donc ça prouve que la personne lorsqu'elle se repent sur le champ après avoir dit une parole sans connaissance eh bien automatiquement elle revient donc elle n'a pas mécru, cette personne là <rire> Et aussi, euh, on peut tirer également de cette histoire comme point bénéfique que euh, la personne, même si elle n'a pas commis un coup, hein, elle n'est pas devenue mécréante, mais il faut quand même lui parler d'une façon très très sévère euh, pour lui faire savoir qu'elle a dit quelque chose de très grave. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait au moment euh, où les, les, les musulmans ont demandé ce genre de choses. Hein. Ils ont demandé de, de, qu'on leur désigne un arbre comme celui des mouchriquines pour accrocher leurs épées. Donc c'était la même chose. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réprimandés sé sévèrement. Hein. Il a dit « Allahu Akbar, inna as-sunan » En voulant dire, c'est ça l'exemple que le professeur m'a mentionné, que vous allez suivre les exemples des peuples qui vous ont suivi. Et bien, c'est exactement cet exemple-là qu'il voulait euh, faire, à laquelle il voulait faire allusion. Maintenant qu'on a lu euh, la partie du texte de Kashf al en question, on va maintenant lire l'explication de Sheikh Ibn Baz, euh, pour comprendre un peu plus en détail qu'est-ce que le cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab a voulu expliquer dans ce point-là. Donc ça c'est les trois derniers points pour répondre à la Shubha numéro 9 dans le livre. Donc le cheikh il va donc maintenant nous expliquer ça. Cheikh Ibn Baz il dit al تكفرون, تكفرون المسلمين وأنهم أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويصومون أن هذا من أكبر الجهل المسلم إذا فعل ما يوجب الردة ارتد ولو صلى وصام كما قال جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ay le il commence en expliquant que l'auteur le cheikh Muhammad ibn Abd il explique que le musulman si fait quelque chose qui implique l'apostasie, il devient un apostat devient un mécréen et que la parole des ignorants lorsqu'ils disent qu'on déclare ou fasse des musulmans hein, alors qu'ils dé... qu témoignent de la ilaha et de Mohamed rasulullah ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah et ils font la salat ils font les cinq prières par jour et ils font le jeûne du ramadan le chef dit ça c'est une... De la... une des plus grandes formes d'ignorance Parce que le fait qu'ils sont en train de faire ça, qu'ils font le shahada, qu'ils font la salat, qu'ils font le jeûne, et ainsi de suite, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas sortir de l'islam s'ils font ou qu'ils disent quelque chose qui est contraire avec les fondements de l'islam. Et le cheikh il dit que le musulman, s'il fait quest ce qui implique l'apostasie, il quitte l'islam il devient un apostat, même s'il prie, même s'il jeûne. Et Allah s'il te plaît, il mentionne ça dans Le Coran, comme dans le verset qu'on a mentionné, le verset 74, tout à l'heure, dans le surat Tawbah, on l'a lu ensemble. C'est le verset où Allah, il dit, ils veulent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de, de la mécréance. Ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Donc ça, c'est un exemple. Et le verset également, qu'on a lu aussi après, c'est le verset 64. Euh, 64 5 et 66, lorsque Allah a dit, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dit, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager, que vous vous moquiez Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Donc ça, c'est la preuve de qu'est-ce qu'on a mentionné. Et le cheikh il dit wa huma 'ala dhalik donc à l'époque ils étaient avec le sallallahu alayhi A et malgré tout ils ont dit une parole de kofre et ils ont mécru après avoir été musulmans le cheikh il bil wa in kana min a'badin nas fa innal kufra yunqiluhu min islam ila al kufri al aimma Jamian Bib Chukmul Murtad al Muslim Yaqfur Bada Islamihi. Donc le Sheikh il dit qu'une personne, donc si elle ramène qu'est ce qui est kufr, même si c'était la personne qui était parmi les plus grands adorateurs d'Allah, si elle commet un acte de kufr ou une parole de kufr, elle quitte le cercle de l'islam et rentre dans le cercle de la mécréance. Euh, et c'est pour ça que tous les imams de, de, de l'Islam, ils ont dans leurs livres, les livres de fiqh, quand on retourne dans leurs livres, il y a toujours dans leurs livres un chapitre qui s'intitule « Le chapitre au sujet du verdict de l'apostat », c'est-à-dire le musulman qui a rejeté la, la foi, qui a quitté l'Islam après avoir été dans l'Islam. Le chéri dit ensuite « لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قول بعض المسلمين في طريق وقول بعض المسلمين في طريقهم إلى حنين اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع وأن هذا منهم جائز وأنه لا بأس به فننبههم فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه غلط غلط عظيم، فلو أنهم خالفوا واتخذوا ذات أنواع لكفروا، وهكذا بن لو عبدوا الآلهة لم لم إلى الحق لكفروا. Donc le Sheikh il dit que la même chose pour dans le verset « Désigne-nous une divinité comme ils ont une divinité. » Ou certains musulmans, lorsqu'ils étaient en route vers Khunayn, ils venaient de se convertir à l'islam, ils ont dit au prophète « Désigne-nous un arbre. » Parce que les, les Mouchrikoun ont un arbre qu'on appelle « Zat Anwad ». Et on l'a expliqué tout à l'heure. C'est un arbre sur lequel ils accrochent leurs épées et ils pensent que ça donne de la force à l'épée. Donc, eux, ils ont dit au prophète « c'était des musulmans qui venaient de se convertir et euh, ils disent au prophète désigne-nous un arbre à nous aussi comme celui des mouchriquines pour qu'on puisse accrocher nos épées dessus nous aussi okay. Puis ça va. Donc, en voulant dire qu'on en veut un mais que c'est toi, toi qui vas le choisir pour nous donc ça ne va pas être la même chose que pour les mouchriquines c'était ça leur, leur euh, raisonnement sauf que le prophète Sansal leur a expliqué Qu'est-ce qu qu'ils demandaient en réalité, c'était la même chose que les fils d'Israël lorsqu'ils ont demandé qu'on leur désigne ou qu qu'on leur fasse une idole comme celle des idolâtres, hein, et que ce n'était pas permis. Donc, le chef, il, euh, le, le, le chef il dit que le prophète salam, leur a fait savoir ça, et que c'était une grave erreur qu'ils avaient faite en demandant ça, et qu'ils ont donc compris que ce n'était pas correct. Mais s'ils avaient contredit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout, et qu'ils l'avaient quand même fait, qu'ils avaient quand même pris cet arbre, eh bien, ils, auraient de, ils seraient devenus des mécréants. La même chose pour les fils d'Israël, s'ils avaient adoré ces idoles-là, même après que Moussa, alayhi sallam, leur, leur interdise de le faire, eh bien, ils auraient, euh, ils seraient devenus des mécréants eux aussi. Le shaykh, il dit, « F'alhaslu anna hadihi l'qissas » فيها أوضح البيان وأبين الحجة على كفر من أتى مكفرا والذي يأتي الشيء يظنه صوابا يظنه حق وخير ثم ينبه لا ينب ينبه يعني لا يكفر بذلك لجهله إن كان مثله يجهل ذلك فينبه وإذا كان المسلم لا يجهل ذلك فعليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا والإنابة وإن تاب تاب الله عليه وقد وقع في الكفر لأسباب كثيرة وقد يقع في الكفر لأسباب كثيرة منها الجهل ومنها الهوى منها الطمع في الدنيا وغير ذلك فإذا رجع وتاب إلى الله sahhat at tawbah sahat at tawbah kull zalibin lahu tawbah wa a'zam az-zunub ash-shirk wa man taba taba Allahu alayhi donc le cheikh il dit que en résumé euh, on peut comprendre de ces histoires que dans ces histoires il y a les plus grandes explications et la plus grande preuve hein, sur le au sujet du fait que si quelqu'un euh, fait qu ce qui est coffre, hein, il devient mécréant et que Euh, il y a un île, celui qui fait quelque chose et il pense que c'est quelque chose de bien, il pense que c'est la vérité et qu'il pense que c'est un bien, puis que par la suite on lui fait savoir que c'est quelque chose qui est mauvais, que c'est shirk et, et puis qu'il cesse de le faire sur le champ, dans ce cas-là il n'a pas mécru à cause de son ignorance. Hein? Et, est, et le chef il spécifie en disant si telle personne, si la personne en question, ne fait, euh, fait partie des, des, ne fait pas partie de ceux qui ou euh, si la personne en question fait partie des, des, des, ne fait pas partie des gens euh, et si la personne en question fait partie des gens qui ignorent ce genre de choses oui c'est ça Si la personne en question fait partie des personnes qui ignorent ce genre de choses parce que les personnes sont différentes d'une personne à l'autre et là on sait que la connaissance Euh, elle est, elle est relative. C'est-à-dire que certaines personnes, pour eux, euh, certaines connaissances sont, sont connues. Hein, et c'est quelque chose qui, il y a des choses pour certaines personnes qui sont claires parce que ils ont beaucoup de connaissances, ils ont étudié. Et qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est connu pour cette personne-là Ça ne veut pas dire que c'est connu pour une autre, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui, qui n'ont pas étudié ou qui n'ont pas de connaissances. Donc, chaque personne. Et on on s'attend de, de, de lui ou d'elle Qu'elle qu qu qu qu s'abstienne de faire certaines choses Par rapport à son niveau de connaissance Si on voit par exemple une personne ignorante faire quelque chose On ne va pas être euh, aussi surpris Que lorsqu'on voit une personne qui est savante En train de faire la même chose Puisqu'on sait que la personne qui est savante Étant donné qu'elle a plus de science C'est quelque chose qui est plus étonnant de la voir faire cette, cette chose-là Puisque ce n'est pas quelque chose qu'elle ignore Donc, ça, c'est des exemples. Et euh, c'est pour ça que lorsqu'on dit, par exemple, parfois, on dit « un minad On dit « Qu'est-ce qui a été... » On entend souvent les savants dire ça. Que, que ça, c'est quelque chose qui est connu de la religion par nécessité. Mais, il y a des ulama qui ont expliqué que « Qu'est-ce qui est connu par nécessité chez une personne ?» Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est connu par nécessité pour d'autres. Hein Surtout pour des gens qui ont par exemple Certaines conceptions ou autres notions de l'islam Ils n'ont pas étudié l'islam Selon les bonnes, les bonnes bases Pour eux, c'est parfois des choses Que n'importe quel salafi Même un débutant dans, dans la connaissance de l'islam Même un débutant Parmi les toulabes il Il y a des choses qu'il connaît et, et des choses qui sont claires pour lui Qui sont connues Sans aucun, Il n'y a, a pas d'autre pour lui dans ces, dans, de ces, dans, ces, dans ces connaissances là Toutefois un autre, même s'il est un cheikh ou un, un alim ou quelqu'un qui euh, fait des conférences sur l'islam parmi les chisbiyin ou les, parmi les gens de euh, pour lui ces choses-là que le salafi connaît, même s'il est débutant lui il ne les connaît pas, parce qu'il n'a pas étudié l'islam selon des bases correctes hein? donc pour lui, qu'est-ce qui est ma'loum, c'est pas nécessairement connu hein? et donc c'est pour ça que parfois vous allez voir qu'il y a des ulama qui euh, excusent certaines de ces personnes-là Euh, tandis qu'ils n'excuseraient ne, pas une, une autre personne euh, par rapport à la même chose, hein, par rapport aux mêmes questions ou au même sujet. Aussi, par exemple, des gens, parce que les ulama, ils mentionnent par exemple, par rapport à l'ignorance, euh, des personnes qui n'ont pas accès à la science, par exemple en particulier des personnes qui ne connaissent pas bien la, la langue arabe, par exemple, dans des pays musulmans où la langue maternelle ou la langue parler, c'est une, une langue étrangère à l'arabe ce sont par exemple des pays euh, en Afrique, par exemple de Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord où les gens parlent par exemple des langues autres que l'arabe comme langue maternelle euh, ou des gens qui vivent dans des endroits isolés, par exemple dans la campagne, ou dans les montagnes ou dans la brousse hein, euh, ou dans le désert ces gens-là, ils n'ont pas toujours accès à la science Euh, ou bien des pays où les gens parlent pas l'arabe comme en Asie ou ailleurs en Malaisie, Indonésie euh, Pakistan, Inde, Turquie des fois ces gens-là vous allez les, les voir, ce ne pas des arabes donc euh, ils, ont, ils ont par exemple le Coran hein, avec eux mais et, ils, ils ne le comprennent pas nécessairement et c'est des gens qui leur traduisent qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna Et parfois, si ces gens-là, eux-mêmes, qui leur traduit, n'ont pas une bonne aqidah, ils ne vont pas leur traduire la vraie signification des choses, et donc, ils vont tomber dans des erreurs, ou dans des égarements, ou même parfois dans des choses qui sont chères, qui coffrent, sans connaissance à cause de ça. Donc, ces gens-là, ils ont une excuse, tandis que d'autres personnes, parmi des musulmans arabophones, qui connaissent l'arabe, qui lisent le Coran, Euh, en arabe, et qui connaissent les, les preuves et les arguments par rapport au shirk et au tawhid et qui tombent dans ces erreurs-là, là, des fois, effectivement, on, on, a, on a le droit de se poser des questions, est-ce que ce sont vraiment des, des gens ignorants ou non, et c'est pour ça que euh, souvent on entend des paroles comme par exemple de Cheikh Dindaz ou de chef Al-Fawzan et d'autres grands ulama par exemple, parmi les grands en la main de, de, de l'islam et qui sont sur la sunna et qui disent que ces gens-là du moment qu'ils ont lu le coran qu'ils ont euh, entendu l'épreuve ils n'ont pas d'excuses puisque euh, c'est des choses qui sont parmi les choses les plus claires dans l'islam ils disent que si euh, s'il y en a qui sont excusés c'est ils sont excusés dans des choses qui sont plus euh, des détails dans la religion des choses plus plus subtiles, ou plus détaillées, ou plus minutieuse, des choses comme ça, ça se peut qu'ils les ignore, si c'est des choses qui sont plus pointillées, plus euh, compliquées. Tandis que des choses de base, des choses claires, l'adoration d'autres que Allah, ou des choses comme ça, ils n'excusent pas l'ignorance de ces gens-là dans ces choses-là. Donc des fois, vous allez trouver parfois euh, ce genre de paroles qui parfois pourraient sembler comme étant une divergence. Euh, sur cette question, mais il faut bien comprendre la, la, la base hein, la base de la question et pourquoi il y a parfois cette divergence-là entre les savants. C'est parce que pour, pour eux, parfois, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut être une excuse, ce n'est pas toujours euh, regarder du même point de vue. Des fois, ils regardent, comme, comme j'ai dit, du point de vue de la personne qui connaît l'Arabe et qui a entendu le Coran, ils disent « ça, c'est clair ». Donc, du moment que la personne l'a lu ou l'a entendu, l'a compris, ça y est, la preuve est établie. Tandis que d'autres savants, ils vont mentionner que euh, la personne, par exemple, euh, si elle n'a pas euh, justement reçu la preuve, ou elle n'a pas accès à la science ou des choses comme ça, elle, elle est loin de, de, de la connaissance, elle peut ignorer ces choses-là dans le contexte on peut le savoir. Hein si quelqu'un est entouré de sciences des ulama puis de, de, de, de tous les moyens possibles pour apprendre puis qu'elle ne fait aucun effort pour chercher ça c'est autre chose aussi hein parce que là la personne elle est ignorante mais c'est parce qu'elle ne veut pas savoir elle ne fait pas d'effort pour savoir donc il faut prendre tous ces points là en considération et c'est pour ça que euh, c'est les ulama qui se chargent de connaître ces choses là et de, de comprendre ces questions là et d'établir les verdicts en question sur les personnes en particulier, euh, quand c'est des questions qui ont rapport avec le takfir et des questions qui ont rapport avec euh, le fait de savoir si quelqu'un a quitté l'islam ou non, c'est les savants qui sont aptes à faire ça, puisque c'est eux qui ont la connaissance de tous ces paramètres, et la compréhension de toutes les règles qui sont reliées à ces questions-là. Parce que sinon, une autre personne parmi le commun des musulmans, si elle essaie d'appliquer ces règles-là sur les individus, elle risque de ne pas prendre en considération certaines, certaines règles ou certains principes et appliquer le takfir sur des personnes qui ne méritent pas d'être déclarées coupables à cause de, justement, son ignorance. Et elle risque de, justement, tomber dans un grand péché en déclarant un musulman mécréant sans connaissance. Donc, ça, c'est des choses, choses qu'on doit laisser aux hommes de science pour clarifier et expliquer ces, ces questions-là et ne pas se précipiter ou s'avancer dans ces domaines-là pour éviter justement de tomber dans des erreurs graves par rapport à ça. Euh, ensuite, le sheikh, il, il explique et continue à expliquer en disant que si le musulman euh, n'est pas ignorant, puis il a commis un acte de chef ou de kouf, Euh, et qu'il l'a il, il il fait comme un acte de coufre de shirk et qui n'est pas ignorant dans ce cas-là, il doit faire quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir. Donc, si quelqu'un a commis un acte de coufre ou un acte de shirk, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir à Allah, se repentir et demander pardon. Des fois, c'est ça que les gens disent. Les gens, ils posent la question, « Il Harry. Il euh, y a des gens dans mon pays, ils font telle ou telle chose, ou bien mon père et ma mère ils adorent d'autres que Allah, ils prient des morts, ils prient des tombes, ils, a, ils font des sacrifices à des, à des saints. Est-ce qu'ils sont des kouffards ou est ce qu'ils sont des mushriki? Et puis, euh, si par exemple les savants leur disent, comme Sheikh al Fawzan, des fois ils répond à des gens, ils disent ils leur rappel, rappel -le à l'islam et demande leur de faire tauba. Cheikh Al-Faoudan, il dit ça des fois. Donc, c'est donc ça l'important. L'important, c'est que les gens, même s'ils ont fait quest ce qui est kof ou shirk, et qu'ils ont quitté l'islam par rapport à ces choses-là, l'important, c'est pas, pas de savoir s'ils sont, euh, par exemple, euh, tu vas dire, bon, est-ce qu'ils sont tombés dans le kof ou non? Du moment que tu sais qu'ils ont commis le shirk, l'important, c'est qu'ils reconnaissent que quest ce qu'ils faisaient, c'est shirk, et qu'ils cessent de le faire, et qu'ils qu'ils se repentent à Allah de l'avoir fait pour qu'ils reviennent au tawhid. C'est ça l'important. C'est ça l'important. Donc, il faut se concentrer sur la dawa. Il faut se concentrer sur la dawa Et avoir cette intention-là, ou cette, cette idée-là dans notre esprit, de se concentrer sur le fait de ramener des gens qui sont tombés dans ce genre de, de choses-là à l'islam. Et de les ramener au tawhid. Et de leur faire connaître la réalité de quest ce que signifie la da'wah des prophètes. Hein, wassalam. Donc, le cheikh il dit, cette personne-là, elle doit se repentir. Et, <coughs> parmi les choses qui font tomber les gens dans le coffre, il y a plusieurs causes. Et parmi ces causes-là, euh, il y a l'ignorance, il y a la passion, il y a les, les intérêts de la dunia, et autres. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles des gens tome v kofru, v šerc. Takže to je mezi v úvahu. Oklešťel ji, a když jde o šerc, tak jsou: zájem, zájem, zájem, zájem, zájem, zájem, zájem, zájem, zájem, zájem, zájem, Donc le Cheikh, il dit que parmi les choses qui font, parmi les causes qui font que des gens tombent dans la mécréance, il y a nombreuses causes, il y a nombreuses choses qui peuvent faire tomber quelqu'un dans la mécréance et dans le kouf. Parmi ces causes, le Cheikh, il mentionne qu'il y a al jahal cest c'est-à-dire l'ignorance. Et ça, c'est une des plus grandes causes de la, de la mécréance des gens et des êtres humains, c'est leur ignorance. La deuxième cause qu'il a, qu a mentionnée, le cher, c'est al hawa cest c'est-à-dire la passion. Il y a des gens qui ont, qui ont la connaissance, mais qui suivent leur passion, même s'ils si savent qu'ils doivent adorer Allah seul, mais ils préfèrent adorer d'autres que lui. Ou bien ils, ils font d'autres formes de kofre à cause de leur passion. Hein parce qu'ils adorent d'autres Allah subhanahu wa ta'ala. Et euh, également, il euh, y en a d'autres qui, qui tombent dans le coffre à cause des choses qu'ils aiment de la dunia, et qu'ils préfèrent certaines choses de la dunia par rapport à l'au-delà, et ils tombent dans la mécréance à cause de la dunia. Ça, c'est des exemples. Euh, et il dit que si quelqu'un tombe dans le coffre, et qu'il revient, et qu'il se repent à Allah, eh bien, sa repentance sera valable. Hein? Et il y a une repentance pour chaque péché. Chaque péché, chaque péché que quelqu'un commet, il y a pour ce péché-là une repentance. Et la, le plus grand de tous les péchés que quelqu'un peut commettre, c'est le shirk. Et celui qui se repent à Allah d'avoir commis le shirk, Allah acceptera sa repentance. Donc, même le shirk si quelqu'un demande à Allah wa pardon d'avoir commis le shirk et qu'il revient à Allah wa sur le tawhid eh bien Allah va lui pardonner ce péché là le chèque, il dit un fa بعدما أسلموا وهداهم الله جل وعلا منهم من أسلم بعد الحديبية ومنهم من أسلم بعد الفتح بعد الكفر العظيم وقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة منهم أبو سفيان وهو قائد الكفار يوم أحد قائد الكفار يوم الخندق ومع هذا أسلم وصار من خير الناس بعد ذلك رضي الله عنه عكر ما ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية وغيرهم فالإنسان إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه وإذا أتى الكفر جاهلا بين له ولم يكفر مثل ما فعل الذين مثل مثل ما فعل الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط والذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يحسبون ان هذا طيبا يحسبون ان هذا لا باس به فنبهوا فتابوا ورجعوا ولم يفعلوا ما نهاهم الله عنه le cheikh il dit chefs Quraish kuf Et Allah les a guidés à l'islam Et ils sont devenus les meilleurs hommes Par la suite Parmi les meilleurs hommes Après s'être convertis Et après que Allah les ait guidés à l'islam euh, Parmi eux, il y en a qui se sont convertis Après Al-Shudaybi Parmi eux, il y en a qui se sont convertis À l'islam Après la conquête de la Mecque après leur, après leur grande mécréance Après avoir même combattu Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et les sahabahs jako Abu Soufyan, radiyallahu anhu. Abu Soufyan a été un des, des, des euh, chefs des koufars dans les batailles contre le prophète, sallallahu a lélel. Il était à la tête des koufars dans la bataille de Uhud. Il était à la tête des koufars dans la bataille de Al-Khandaq. Et malgré ça, il s'est converti à l'islam après, et il est devenu un des meilleurs parmi les musulmans par la suite, radiyallahu anhu. La même chose pour Ikrimah ibn Abi Jahal, et Safwan ibn Umayya et d'autres également. Donc le cheikh il dit, "Fa l'islam, hein, fa euh, l'insan, une, une, une personne, si elle fait tawba, elle se repent à Allah et elle devient un musulman, elle se repent à Allah d'avoir commis le shirk et le kufr. Elle elle se repent à Allah de ses péchés-là." Hein Eh bien, Allah accepte sa repentance. Et si quelqu'un fait par ignorance, quelqu'un est ignorant, il fait quelque chose qui est coffre, puis qu'on lui explique tout de suite la chose et que la personne, elle, on, on lui explique puis qu'elle revient, eh bien, ne devient pas mécréant dans ce cas-là. Comme par exemple ceux qui ont dit au prophète, désigne-nous un arbre, comme celui des Mouchikines, pour qu'on accroche nos épées dessus ou bien ceux qui ont dit à Moussa salam désignons une divinité ou une idole comme celle des Mouchriquins » donc ils pensaient que c'était quelque chose de bien ils pensaient qu'il n'y avait pas de problème de faire ça, et quand on leur a expliqué et quand on leur a montré que ce n'était pas, pas bien que ce n'était pas permis ils se sont repentis et ils sont revenus et ils ne l'ont pas fait hein. ils n'ont pas fait ce que Allah leur a interdit de faire والخلاصة أن المسلم المصلي الصائم إذا أتى بمكفر لم يمنع ذلك كونه مصليا لم يمنع كفره كونه يصلي وينتسب إلى الإسلام يكون بالكفر الجديد مرتدا تبطل أعماله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا من بدل دينه فاقتلوه وهذا الباب, وهذا الباب معروف باب حكم المرتد وهو المسلم يكفر بعد إسلامه ولو كان من أعبد الناس ثم سب الله أو سب الرسول أو اتخذ الآلهة من دون الله يدعوهم أو يستغيث بهم أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد تحريم الزنا أو جحد أو جحد تحريم الخمر أو ما أشبه ذلك من هذه الجزئيات بطلت الأعمال كلها بطلت الأعمال كلها وكفر بهذا الشيء وصار ال وصارت الأعمال كلها باطلة. Donc le chef il explique en résumé si un musulman qui fait la prière et qui jeûne vient avec qu'est-ce qui et coffre et qui fait devenir musulman Ça, le fait qu'il prie et le fait qu'il jeûne, ça n'empêche pas son coffre. Le fait qu'il prie et qu'il se dit musulman et qu'il appartient à l'islam, qu'il se dit, qu'il se prétend appartenir à l'islam, ça n'empêche pas qu'il devienne mécréant par la suite. Hein. Et le, le, le, à cause du, du coffre qu'il a commis, il devient un apostat. Et ça annule toutes ses œuvres. Comme Allah dit dans le Al-Furqan, verset 23, Et on a pris les œuvres qu'ils ont faites, on a, on a considéré les œuvres qu'ils ont fait et on les a rendus comme de la poussière, éparpillé par le vin. Donc, leurs oeuvres deviennent de la poussière. Et le hadith du professeur a sallallé a reporté par Al-Bukhari, Celui qui change de religion, qui change sa religion, le. Ça c'est le hadith à ce sujet, on l'a expliqué la semaine passée. Et le euh, le, le il dit ensuite, et ça c'est un chapitre qui est bien connu dans les livres de fiqh, le chapitre du verdict de l'apostat, c'est-à-dire le musulman qui a rejeté la foi après l'Islam, après avoir été musulman. Même si auparavant il était parmi les gens les plus grands, parmi les adorateurs, puis que par la suite il insulte Allah, Ou il insulte le Messager (sallallahu ou bien il insulte les, euh, il, il, il insulte quelque chose qui a rapport avec l'Islam. Ou bien il prend une autre divinité en dehors d'Allah et il l'invoque il l'adore. Il l'appelle au secours dans les moments de détresse, comme font par exemple certains égarés parmi les soufis, parmi les rafidahs, les chiites ah qui, qui invoquent les morts, les saints qui prie les, les saints et les choses de ce genre et qui les appelle au secours ou bien quelqu'un par exemple qui nie l'obligation de la salat ou l'obligation de la zakat ou qui nie l'obligation et euh, aller d'un autre parmi les choses obligatoires dans l'islam ou si quelqu'un par exemple euh, vient nier l'interdiction du zina ou nier l'interdiction de l'alcool ou une femme qui par exemple vient qui nie l'obligation du hijab Hein, qui dit le hijab n'est obligatoire en islam ou des choses comme ça quelqu'un qui, qui, qui nie ce qui est obligatoire ou recommandé ou qui euh, rejette ces choses là hein? par exemple quelqu'un qui dit moi je ne crois pas en la lapidation je rejette la lapidation ou je rejette par exemple euh, euh, le fait de couper la main pour le voleur ou des choses comme ça, je ne crois pas en ça et il se moque de ça ou il rejette ça quelqu'un qui dit « Moi, je crois pas en l'enfer » et qui se moque de l'enfer, ça, c'est des, des choses qui sont courtes. Et si quelqu'un fait ou dit des choses comme ça, ou à cette, cette idée-là, eh bien, euh, il devient mécréant après avoir fait ça. Il devient mécréant à cause de ces choses-là. Et toutes ses œuvres sont, deviennent vaines hein, et nulles. Et euh, il a mécru. Donc, c'est pour ça que c'est très dangereux. Et c'est pour ça que c'est... C'est pour ça qu'un musulman, il doit faire très attention, hein, à, par rapport à ces choses-là, de pas dire des choses qui sont contre la religion, ou contraire à la religion, parce que ça risque de le faire quitter l'islam, alors qu'il ne qu le réalise même pas. Il y en a des fois parmi les musulmans qui, qui traînent avec les kouffars, ou bien qui ont des amis kouffars, et puis euh, pour, pour leur faire plaisir ou pour se moquer, hein, ils, ils commencent à ridiculiser certains aspects de l'islam pour se rapprocher d'eux ou bien pour se faire accepter des, des, des coups forts dans leur travail ou à l'école ou dans des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui font, qui font sortir de l'islam. Donc, si quelqu'un a fait ça ou a dit ça, qu'est-ce qui est obligatoire pour lui à partir de ce moment-là C'est de se repentir à Allah et de revenir à l'islam sincèrement. Hein de revenir à l'islam sincèrement. Et lorsque quelqu'un revient à l'islam, ses œuvres reviennent. Hein, lui reviennent les œuvres qu'il avait fait auparavant, avant sa mécréance, elles vont, être, elles vont être encore valables pour lui. Sauf que s'il reste dans la mécréance, hein, et qu'il s'enflue d'orgueil, et qu'il refuse de revenir à l'islam, eh bien, il sera, il sera mécréant et ses œuvres vont être vaines, comme Allah l'a mentionné dans le Coran lorsqu'il a dit que comme par exemple le verset d'Al-Fouqan que ses œuvres deviennent comme de la poussière éparpillée et également les versets comme le cheikh il a dit "fa man bimukaffirin batlat a'maluhu wa sarat haban mansoura wa law asharaku la habita anhum ma kanu ya'malun" et قال سبحانه "wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takuna min al-khasirin" Donc le shirk, il dit, celui qui fait qu'est-ce qui est kofre, Allah va annuler ses œuvres, elles deviennent comme de la poussière éparpillée, et comme dans le verset 88 dans Sourate Al-An'am, et s'ils auraient commis le shirk, tout tout ce qu'ils avaient fait comme œuvre aurait été vain, aurait été nul. Et le verset 65 dans Sourate Az-Zumar, il a été révélé à toi et à ceux qui ont été envoyés avant toi parmi les messagers, que si tu commettais le shirk, toute, tes, toute ton œuvre serait vaine et tu serais du nombre des perdants. Et le verset 5, dans Sura Talma, ⁇ Ida, ⁇ Kalata'ala, ⁇ Ome Yekhurbel Donc celui qui rejette la foi, eh bien, toutes ses œuvres, toute son œuvre devient vaine. Et dans l'au-delà, il, il est du nombre des perdants. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Très sérieux et très dangereux et très grave. Et ça, ça montre en même temps que euh, toute personne qui, qui est careful, qui est dans le coffre, qui est dans le shirk, même si c'est la meilleure personne au monde, même si c'est la personne qui fait plein de bonnes actions, qui est généreuse et qui, et qui fait du travail humanitaire et qui, et qui aide les pauvres et qui euh, fait plein de, de bonnes actions en apparence, cette personne-là au jour de la résurrection tant qu'elle n'a pas cru en Allah et qu'elle n'a pas établi le tawhid d'Allah et qu'elle n'a pas cru en ses messagers et au jour dernier, bien, toutes ces bonnes actions-là qu'elle a faites, bien, elles n'auront aucune valeur. Elles n'auront aucune valeur pour Allah et que cette personne-là sera dans l'enfer pour l'éternité. Donc ça, c'est un rappel pour ceux qui, euh, qui cherchent des excuses pour les mécréants et les kouffars parmi les juifs et les chrétiens ces gens là, ils n'ont pas d'œuvre. Même s'ils font du bien, ils n'auront pas de récompense pour ces œuvres-là qu'ils font parce qu'ils ne les ont pas faites pour Allah seul Et ils n'ont pas, pas cru la, la foi qui est obligatoire. Hein? Donc, ce n'est pas juste de voir les œuvres et les actions, mais il faut voir aussi la foi. Est-ce que cette foi-là est correcte Donc, le shaykhs de l'Asseline falwajibu ala kulli muslim an yahdhara ma nahallahu حذره من الشرك أشد وأعظم ولا يقول أنا فهمت التوحيد أنا فهمت الإسلام لا يأمن بعض الناس يقول التوحيد فهمناه وهو جاهل ما فهمه ثم لو فهمه وتبصر فيه فليحذر ولا يأمن ويسأل ربه الثبات ويعتني بالتفقه في الدين ويسأل ربه عدم الزيغ فكم من قوم تفقهوا وتعلموا ثم زاهوا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير فالأعمال لا تبطل إلا بالموت على الكفر لأن الله لأن الله قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لا بد من الموت على الكفر wa al a'mal tabqa donc qu'est-ce qui est obligatoire pour le musulman c'est qu'il prenne garde et qu'il fasse attention à ce que allah lui a interdit de tout de toutes les différentes catégories de péchés toutes les sortes de péchés il doit faire attention Et il doit encore faire encore plus attention par rapport au shirk. Et il ne doit pas dire, par exemple, comme certaines personnes aujourd'hui, parmi les gens qui sont inconscients, de dire, par exemple, « Le tawhid, on l'a compris. Moi, j'ai compris le tawhid. Moi, j'ai compris l'islam. » Il y a des gens comme ça, parmi les ignorants. Et tu trouveras que, quest ce qui est le plus étonnant, c'est que c'est les personnes les plus ignorantes qui disent ça. Hein La réalité, c'est qu'il n'a rien compris, ni de l'islam, ni du tawhid. Mais tu le vois, le tawhid, je l'ai compris. Hein, je le connais, l'islam, je le connais. Allah Musta'an. Et tu vois ça surtout des, des, des soi-disant euh, musulmans intellectuels, parmi les musulmans qui, qui se prennent pour des, euh, comme on dit, des intellectuels qui ont étudié chez les kuffars, ou bien qui, qui, qui font partie de ceux qui se disent soufis, parmi les soufis, Ils parlent de l'islam comme des, des islamologues, par exemple, hein? des soi-disants spécialistes de l'islam, et puis euh, des gens qui viennent de familles soufis. Tu vois, la personne en question, elle fait pas la salat. La, si c'est une femme, elle ne porte pas le shijab. Elle s'habille n'importe comment, elle fume ou autre si c'est un homme c'est la même chose il se rage la barbe, il porte des vêtements qui ne respectent pas les règles de la charia. et puis elle vit n'importe comment sans, sans euh, y aller établir la salade sans faire les obligations de l'islam et après quand elle te voit et que tu es sur la sunna elle te parle comme si elle a plus de connaissances que tous les savants du monde et elle va te mentionner par exemple moi mon grand-père c'est un grand imam mon grand-père c'était un chair euh, notre famille on est descendant des, des, des, des marabouts de tel pays, de je ne sais pas quoi comme si qu'est-ce que ses ancêtres avaient fait c'était euh, des actions qui sont en réserve pour elle au jour de la résurrection hein alors qu'en réalité la seule chose qui pourra te sauver au jour de la résurrection c'est ta foi et tes actions à toi. Pas les actions, les, la foi de, de, de, de, de tes ancêtres. Hein? Si toi, tu n'as rien fait, si toi, tu n'as pas fait d'effort, qu'est-ce que tes ancêtres ont fait, ça ne pourra rien faire pour toi. D'accord Et il y a aussi, par exemple, qu'est-ce que le cheikh il dit, et ça c'est très important, euh, il dit que même si la personne, elle a compris réellement l'islam, et qu'elle a vraiment une connaissance et une compréhension de l'islam elle, elle doit quand même faire attention et elle ne doit pas se sentir en sécurité par rapport à sa foi et par rapport à sa religion pour dire « Ah, oh, moi ça y est, je suis un bon musulman maintenant, je suis correct »« Je suis salafi, je suis sur le Coran, la sunna, j'ai une bonne akidah, je ne peux pas, pas m'égarer »« Je peux pas dévier » Non, le musulman il n'a pas le droit d'être comme ça Il n'a pas, pas le droit de se sentir en sécurité par rapport à sa foi et sa religion. Il doit toujours être craintif de s'égarer ou de tomber dans l'erreur ou de faire des choses qui sont contraires à l'islam pour justement toujours être dans le, dans le sentiment qu'il a besoin de l'aide d'Allah et du support d'Allah et de la, de, de la, du raffermissement de, que Allah lui donne dans sa foi. Donc il doit demander toujours à Allah de le raffermir de le garder dans sa foi. Et il doit toujours faire attention pour toujours chercher la science, chercher la connaissance de sa religion durant toute sa vie. Et il doit toujours demander à Allah de continuer à le préserver et de le protéger de l'égarement et de ne pas le laisser dévier et de ne pas le laisser suivre ses passions et de ne pas tomber dans l'ignorance. Et combien de gens qui faisaient partie des gens qui avaient de la connaissance de l'islam, qui avaient étudié l'islam celui qui, qui savait beaucoup de choses et qui sont devenus par la suite des ignorants. Hein? Et, et, et on en a vu comme ça. Hein? il y a un frère que j'ai rencontré quand j'étais étudiant à Médine. Et c'était un frère parmi les frères que j'ai vu qui étaient les plus attachés à la Sunna. Parmi les plus attachés à, à la salafie. Et il était très très dur dans son attachement à la Sunna et à la salafie. Et il avait beaucoup fait des efforts pour apprendre l'arabe. Il a fait beaucoup d'efforts pour apprendre le Coran. Et les, il lisait les paroles des ulamas. Il mémorisait les paroles des salafes. hein Et euh, il faisait beaucoup d'efforts pour essayer de se rapprocher des ulamas. Et les ulamas, les choumouks, ils le connaissaient personnellement. Il le connaissait par son nom. Et il était très proche d'eux. Et aujourd'hui... hein? C'est un, un américain, et aujourd'hui il est retourné aux états unis Quand il était, il était étudiant à Médine, il a, il a, quand il est parti avant de quitter l'université, il avait une maktab, il avait une, une, une bibliothèque dans sa maison qui faisait euh, deux murs complets, même trois murs. Il avait tous les livres qu'un qu taliban peut imaginer, qu'on peut posséder. Hein Et eh ben il les il les a donnés comme ça à, à, à des gens, il les a distribués comme ça gratuitement. Les gens venaient chez lui, il leur donnait, vous prenez ce que vous voulez, j'en ai plus besoin. Hein? Il a abandonné tant la Il est retourné au Canada, il porte plus de camis, il a enlevé sa barbe. Maintenant il, il il fête Noël, il fête les fêtes des couffards, il a quitté l'islam. Donc Il ne faut pas penser que ça y est. Tu es sur l'islam, tu es sur la salafia, tu es fort, que ça y est. Des fois, même des fois, parce que des gens sont tombés dans l'extrémisme ils sont trop exagérés dans la religion, à cause de ça, ils ont le dévié. Hein, ils ont voulu prendre la religion d'une façon trop dure et ça, c'est devenu une fitna pour eux. Et ils ont été écrasés par la suite. Nassarullah al-Afiyah, al Donc, il faut vraiment être sincère avec Allah. Vraiment chercher, toujours à demander à Allah de nous garder sur la droiture, de nous garder sur la guidance, de ne pas prendre les choses pour acquis et de penser que ça y est. Hein? Et le prophète a dit, « Aslam ta'ala ma aslam min al-khayr » C'est-à-dire, tu es devenu musulman sur ce que tu avais fait comme bonne action auparavant. Donc, le shaykh explique que les bonnes actions que tu avais faites avant, Dans, dans, la, dans la période de Kouf, hein, eh bien, elles sont comptées quand même. Quand tu deviens musulman, tu gardes les bonnes actions que tu avais faites auparavant. Hein, et les bonnes œuvres que tu fais, elles ne sont pas annulées, excepté par la, la, le fait de mourir sur la mécréance. Donc, tant que tu n'es pas mort, tes bonnes actions vont rester si tu reviens à la foi. Allah s.w. řtala, dit dans le verset 161 dans le surat Al-Baqara innalazina kafaru wa matou wa kuffar c'est-à-dire ceux qui ont mécru et qui sont morts en étant des kuffar en étant des mécréants ceux leurs œuvres seront vaines c'est eux que leurs œuvres vont être vaines et qu'ils vont hein, rester dans l'enfer pour l'éternité si quelqu'un meurt dans le kuffre ou dans le shirk akbar toutefois si quelqu'un est dans le kuffre ou dans le shirk Qu'il a fait des bonnes actions, puis qu'il accepte l'islam et que Allah le guide, hein? il devient musulman. et bien, toutes ces bonnes œuvres qu'il avait faites, elles restent. Hein? Elles vont être calculées pour lui quand même. Hein? Donc, la seule personne que ces œuvres vont être complètement annulées, c'est la personne qui est mort dans la mécréance ou dans l'apostasie, et qui est, ou dans le shirk, hein? et qui ne s'est pas repenti avant sa mort. Celui-là, ses œuvres vont être vaines et euh, le chef il dit et, et il mentionne le verset et nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont, qu ont fait et nous l'avons rendu comme de la poussière éparpillée par le vent donc euh, ça c'est les points qui sont mentionnés à ce sujet là et c'est des points très très importants comme on a pu voir euh, donc je crois qu'on va s'arrêter ici On va s'arrêter ici pour aujourd'hui puis on continuera la semaine prochaine pour la suite pour le cours euh, 15 inchallah dimanche prochain الله.